sur Radio Campus Lille, il est 15h et vous écoutez l'émission 263 de Goodbye Kevin avec Pierrot et moi-même. Salut Lena. <rire> ça va Eh meilleur veux Meilleur veux, on espère que vous avez passé euh, euh, des bonnes vacances ou non, ça dépend, des bonnes fêtes ou non, ça dépend en fait. Vous avez pas voilà. trop mangé ou pas Voilà. Hein On sait pas. On sait pas. Euh, voilà. En tout cas, ravi de vous retrouver Oui, pareillement Qu'est-ce que tu nous as prévu de beau pour cette reprise, mon petit Pierrot Alors, pour cette émission 263... Euh, 263 <rire> il reste un peu de champagne du Nouvel An, dans le sang... 263 On va écouter un artiste qui mixe entre rail traditionnel et club. On va écouter également du post-punk de Chicago, du grunge de Pennsylvanie... Euh, ensuite on va enchaîner avec la nouvelle Little Sims ou Liliane et enfin on va écouter le Handi-chauf de Saint-Nazaire. Ah oh bah parfait. Alors moi pas trop de rock aujourd'hui. Euh, ah bah si en fait je <rire> ah, je dis ça alors j'ai du punk et du rock tiki. <rire> bon, pas trop de rock, non, beaucoup de reggae et beaucoup de drogues. Non. <rire> non, en fait j'ai deux morceaux après le reste ouais. C'est parce que c'est pas vraiment Bon, vas-y, je te fais ma présentation. Allez, c'est parti. Gros, Euh, on va commencer par de la petite folk euh, irlandaise, pardon un petit peu orientale. Euh, on aura du punk londonien anticapitaliste, du euh, de la folk terreuse canadienne. Je suis très folle pour ce moment. Euh... C'est bien le côté terreuse, quoi. Ouais, Je parce, parce qu'en fait, un peu... Non, mais un mais peu, non, mais un peu euh, rugueuse, quoi. C'est de la folk, mais pas... Euh... Oh à faire dans cool. la moissonuse batteuse quoi. Ouais, quand enfin, au fond là. <rire> euh, du breakbeat breakcore allemand et euh, du psychédélisme euh, suisse. Voilà. Donc en vrai, il y a quand même un peu de rock. Ouais, ouais ouais, mais c'est nos résolutions pour d'une 24 de pas vous mentir. Voilà. Et on n'est pas des menteurs. Parce qu'on va commencer effectivement, menteurs. hein, des boni mentaires. parce qu'on est boss, boni, pony, Tyler Taylor. Turn around. Euh, on va commencer avec comme on l'avait annoncé, comme on l'avait dit au début. Des champagne, champagne. Et bonne année 5 4 ah non, c'était Retournons jours. à nos moutons. Un artiste qui s'appelle Sami Galbi qui puise dans la musique de son enfance, c'est-à-dire celle des cabarets de Casablanca où il repense l'oraïle et le chabbi. Chabi qu'on a présenté de nombreuses fois dans cette émission. Oui. Nombreuses mult, mult mult mult. Et donc avec ces machines analogiques euh, synthétiseurs et effets de guitare, et ben il module cette musique populaire marocaine et folklorique et il leur donne une texture pop et même une atmosphère club. C'est trop petit beau ça. C'est bien. Et donc en concert, il est tout seul derrière ces machines mais euh, il envoie le gars. Il envoie du lourd. Donc on va écouter un morceau qui s'appelle Dakiani Et sur quel label il est sorti bon, bon go du record, record. Ah <rire> j'ai juste lu sur tes lèvres c'est bon, non mais je me suis non, douté non mais il n'y a pas de caméra eux. il n'y a pas de caméra non mais je me suis douté que c'était eux parce que je me suis dit allez Alting Goon et tout et compagnie ah ouais pourtant j'ai pas dit Alting Goon non mais je me suis dit c'est un peu la même Muscovicidose euh, euh, Muscovic voilà. Band la dance band je me suis dit c'est un petit peu le même délire quoi. on prend les vieilles musiques on les modernise voilà, de monde la qui sent qu on, le modernise tout, une pédale éché tout de suite retour vers le futur avec Samy Galbi et Daki Ani, le nom du morceau. <musique> Euh, belle entrée en matière avec Sami Galbi, ce Suisseau-Marocain, Marocain-Suisse, je sais ouais. pas comment on a vu. Non, si c'est ça, Suisseau-Marocain. Suisseau-Marocain. Euh, eh bien, on enchaîne avec Mondabout, Mondabout je pense. Euh, c'est un duo de folk irlandaise à la sauce psychée. En gros, c'est euh, une folk qui s'inspire un peu de la nature, euh, du rapport qu'on entretient avec depuis euh, un peu les prémices de l'humanité. Alors, en Irlande, il y a beaucoup de sites mégalithiques, il y toute une mythologie autour de ça. Et euh, bon, en gros, euh, clairement, il euh, y a un petit peu de ça. Il y a un côté spirituel, en fait, dans la musique. Euh, voilà voilà euh, avant de former le duo ou peut-être euh, en parallèle ils ont chacun des projets parallèles forcément mmh. et il y en a un notamment qui a, a joué ou joue encore dans une formation de jazz égyptien jazz ou blues j'ai un doute euh, et en fait ça se sent un peu dans leur compo euh, d'un point de vue mélodique et euh, d'un point de vue rythmique surtout mais ça fait pas enfin euh, il y a un petit côté un peu oriental mais pas énormément, enfin tu sens quand même que enfin, comme quoi tout ça pour dire que euh, les musiques, le folklore un peu, il y a quand même beaucoup de choses qui se ressemblent. ouais Et, euh, et voilà. Euh, C'est ce, ce que je voulais dire. C'est bon Oui. Alors nous, euh, on va écouter euh, un extrait de leur deuxième album qui est sorti en août dernier sur le label Rocket Recordings. Je crois que j'en ai parlé il y a pas longtemps de ce label. Ça me dit quelque chose on ce label. Ouais. Voit, voit, et donc l'album s'appelle Bah forcément, c'est en irlandais, enfin il y a une prononciation particulière, vous ne l'aurez pas. En gaélique Ouais, pas je ne sais ça, pas, liens, ouais. Anne Knochmore. Donc, je pense que c'est des trucs Ça veut dire, je veux pas. bien une, une bière, une autre bière. S'il vous plaît. Euh, S'il vous plaît. Et en tout cas, le euh, titre est en anglais, ça s'appelle Instinct, Eye and Mind. Et là, c'est parti pour 8 minutes 30 de Pure Delia. Pure Marmarie. Instinct, I and Mind. Eh! Hey. Eh! C'est des ouf! Hein? Pourquoi? Je sais pas, ils sont zinzin. Oui, oui, oui. Zinzin dans leur tête! Un peu comme le prochain groupe. Non, ils sont moins zinzin. C est plus, on est plus sur du classique. C'est le groupe stock qui est un groupe de Chicago, qui a sorti son premier album, euh, Change is Bad, sur le label Born Yesterday Records. Et ce label a été fondé par qui? Par le chanteur-guitariste du groupe. Comme quoi, on est jamais mieux servi que par soi-même. <rire> c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Surtout si c'est les tiens. Si c'était tes pommes et tes pots de confiture et ton suc En tout cas, c'est ce qu'il a fait, le chanteur guitariste. Il est malin, malin. Et donc, qu'est-ce que fait ce groupe, stock et Stuck Il fait du punk, post-punk, un peu déstructuré, mais on retrouve toujours une bonne patte mélodique. Il y a 11 morceaux, c'est simple et efficace, et on en a écouté deux. On a écouté Hera et Invisible Wall de Tuck. en Goodbye Kevin sur Radio Campus Lille. et eh bien, il y a aussi quelques similitudes avec euh, mon prochain groupe qui s'appelle Scud FM. Alors, Scud FM, c'est un collectif sud-londonien de euh, euh, méchant naughty, baby, socialo anarchiste qui ne paye jamais pour rentrer. C'est leur euh, bio. They, they don't pay to get in. Ah ouais, no ah pay, ouais. no gain. Bah ouais, voilà. No, no non C'est pas la même. Ouais. C'est no ouais, no... ouais, eh, ouais, ouais, la blague, ouais. je... Bon, en gros, si vous aimez bien la fatwa White Family, les Sleaf Mods, Unsecure Men et tout l'intouin, vous allez aimer. Alors, c'est un peu du réchauffé parce que leur album, leur premier album, init il était sorti en 2022 chez Dash The Henge. Euh, mais bon, c'est toujours bien les petites piqûres de rappel. Alors, c'est parti pour du punk anticapitaliste avec le morceau Thème From Scud. Est-ce que avec le morceau Thème From Skud Et eh ben, on va enchaîner très chouette en tout cas, hein, pour du réchauffé de 2022. Oui, alors réchauffé, c'était juste parce que ça date c'est vieux, mais c'est pas du réchauffé euh, euh, pas dans le sens, ah, on en a déjà entendu 20000 des comme ça. Non non, mais c'est que c'était euh, mais c'était bien. J'ai ai beaucoup aimé. Euh, on enchaîne avec le groupe Peace Jeans. J'ai l'impression que t'allais dire peace Love. <rire> peace Love, super groupe. Euh, qui aime bien avoir des dreadlocks et fumer des pétères. Peace and, non, Peace Jeans. Ils euh, sont un peu plus énervés. Donc, sept ans après leur dernier album qui s'appelait Why Love Now, euh, ce groupe, Punk Grunge de Pennsylvanie, bah, ils ont annoncé un nouvel album. en Là. là. En combien de temps après Sept ans après. Sept ans, putain. Ah ouais, ça, ils ont prennent le temps. temps. Ça va être leur cinquième, si je me trompe pas. Leur nouvel album, il va sortir chez Sub Pop et il va s'appeler Half Divorced. Et euh, il sort le 1er <rire> mars et le morceau qu'on va écouter, parce qu'ils ont déjà sorti un single qui va venir, il s'appelle Moving On. Et euh, la voix, je trouve qu'elle a une voix euh, très un peu Idols. La chanteuse Le chanteur. Le chanteur. la voix. Ah, oui. okay. euh, donc tout de suite, on écoute Peace Adjins et le morceau Moving On. Single pour un album à venir. All right. <laughs> Ils sont un peu énervé les cocos. Effectivement, euh, voix très similaire au chanteur de The Idols, euh, un peu dans la manière. Ouais, mais du coup, je... c'est leur cinquième album. Je peux te dire, je ne connaissais pas les albums d'avant. Oui. Donc, euh, hâte de voir ce que donne cet album. Très voilà. bien. Ah. Puis live, je me dis que ça peut être chouette. Hein. Ils ont un petit clip qui est sympa. Ils ont l'air bien, bien énergiques. Et bien parfait Euh, tu avais tout dit J'ai tout dit. Très bien. Euh, on change de style avec Aura Kogan, qui est une autrice, compositrice, interprète qui vient de la côte ouest du Canada et qui fait une folk un peu rugueuse, un peu terreuse, comme je te le disais en introduction. Alors, dans le sens où, c'est euh, pas que c'est pas une folk lumineuse, mais c'est une folk qui est un petit peu plus brute on va dire je sais pas enfin tu t'en rendras compte en écoutant de toute façon donc un donc folk un peu rugueuse mais tout autant envoûtante il y a un petit côté Angel Olsen dans la voix. Mm -hmm. euh, alors moi je viens de la découvrir avec son dernier album Formless qui est sorti en août chez Prism Tong mais Elle, elle fait la musique, enfin, elle sort des disques depuis 2007 et c'est son huitième, je crois. Ah ok. Donc il y en a quand même pas mal. Donc pareil, hein, petite discographie à à découvrir, euh, j'ai bien hâte. En tout cas, le morceau euh, que j'ai décidé de partager avec vous s'appelle High Noon et c'est Ora Kogan tout de suite. Kogan avec le morceau High Noon est-ce que tu comprends mieux un peu ce côté euh, un peu terreux un peu un peu rugueux un peu brut il peu... y a un côté sombre effectivement oui. euh, mais, mais euh, pas tant que ça ouais mais c'est très oui. mélodique c'est ouais. très euh, même un peu folk euh, psyché ouais. très chouette c'est vrai que déjà dans un premier temps avant d'écouter les 8 disques je vais peut-être écouter ce disque là <rire> et après on verra pour les 8 autres Euh, on va partir sur un style différent, euh, avec un style entre chant et rap, avec Willow Kane euh, qui s'inspire ah oui. dans sa musique. Tu connais Non, non, c'est ce que tu disais, Little Sims. Euh. Oh, non, tu dis rien, mais... non, mais dans ton introduction <rire> Tu demandes oh pas savoir ce que tu as dit, les gens <rire> arrivaient en cours de rouge oh. non. <rire> non, on s'en fout. Euh, donc, entre chant et rap ce qui nous fait oui ce qui fait Willow Kens et elle s'inspire euh, de la riche culture euh, de la musique rêve anglaise pardon oui. parce que la rêve anglaise on en retrouve beaucoup des rythmes jungle, <rire> jungle. Je sais pas pourquoi ce mot jungle oh, oui. j'ai toujours envie de dire jungle Et <rire> ah, la jungle Ça be gégel Voilà donc en gros bon allez je repars de zéro oui. elle s'inspire des rêves parties anglaises qui est, qui où il y a une riche culture en Angleterre de ce style de la jungle mais et et Elmanie elle, euh, elle se on pourrait la rapprocher de Little Sims ou encore de Lilia Allen pour donner deux icônes anglaises récentes dans la musique rap et pop. Euh, et donc nous on va écouter le morceau Tousiteur, Tousiteur, ouais, c'est bien écrit ça. Tousiteur <rire> qui est un bah une rap pop ultra groovy euh, qu'il avait fait connaître en 2021. OK. Voilà, donc ah, c'est ah, du réchauffé. Tu t'es l'air tu me disais oh, réchauffeur de 2022 ça. Et euh, ma foi, c'est très très cool. J'ai écouté d'autres morceaux d'elle et on retrouve pas cette euh, vague un peu rap hip-hop. On retrouve plus le côté pop à la Liliane qui est très bien. Mais moi, j'aimais bien ce côté euh, rap des Willow Kane. Donc on va écouter tout de suite le morceau Too Sitter. So father to seedor I pull on my purse when pulling a low I watch him in the building with attitude I'm the leader I'm gonna the people say down my hope I could meet I don't fuck with many up myself a to seedor I pull on my purse when pulling a low I watch in the building with attitude I'm the leader I'm gonna take the people say down my hope I could meet up But it cost me the blunt first Call me wet to your friends and come to my concert Honey, see me on the stage, I eat it like it's dessert Met your man the other day, he was gassing, now I was square It was a big mess, made a big mess, like my over Ivorian No stress, cheated like Tess, valedictorian I don't do that shit, my name ain't Lucy Hun If I'm a fucking man, I'll make sure he a single one The world that chose you, live how you wanna Just do your own thing, not be a lie Just mind your business Don't hurt each other Just do your own thing Man, we're alive I money I bought myself a 2-ZI I pull on my bus When calling a Lil Benita I work in the building with attitude I'm the leader I'm the sight that people say Damn I hope I can be her I don't fuck on money I bought myself a 2-ZI I pull on my bus when calling a Lil Benita I work in the building with attitude I'm the leader I'm the sight that people say Damn I hope I can be her in my surroundings I like can barely breathe when pushing me and I'm drowning Treating the blessings like it's paper Cause bitch, I'm counting And I ain't go fingers for days, bitch They say and we go way back That shit chat, don't test me Can't try that one mate plans, mind paper You miss me, don't say that, nah I don't mess with bitches, bustin' lies If you see me in the street Better put on a disguise What? The world had chose ya Live how you wanna Just do your own thing Not without Don't hate it just do your own thing. My way I love so quick many it's so white by a two cedar. I pull all my butt so white call it butt mira. Bitch. Voilà, <'es> toi toi. C'était <coughs> <coughs> uh, <coughs> notre ami Willow Kane. Willow Kane. Voilà, <coughs> avec le morceau tout seater. Parfait euh, Eh bien, euh, si vous nous écoutez depuis un moment, alors vous savez euh, que euh, j'ai un petit fait pour tout ce qui est de remède basse, euh, break beat, break core, un peu tous ces genres-là. Euh, mais comme ici, on est plutôt porté sur le rock, c'est vrai que je pense jamais trop à euh à à passer ce genre le, le, le truc vénère quoi. Non, bah c'est pas un truc vénère, tu vas voir. Bah en, en tout cas, je pense jamais trop euh, à passer ce genre de, de, de ce genre musical tout simplement, euh, même si euh, ça arrive parfois parce que on n'est pas du genre à se limiter non plus dans l'émission. Nos limites, nous pas no inouguelles. <rire> euh, mais c'est plutôt rare. Bref, euh, là j'avais envie de vous faire découvrir un morceau que ma copine Lily maîtresse des platines m'avait fait découvrir il y a peu. Alors le morceau s'appelle Phantoms Opera Il est sorti sur une compil euh, D'un label qui s'appelle Danse avec les Fous, enfin DALF DALF Records, c'est comprenez par la Danse avec les Fous, donc il me semble que ce label là Il est français ou francophone en tout cas La compile c'était le premier volume Donc c'est DALF volume 1 Donc tu retrouves pas mal d'artistes, euh, de DJ Notamment, elle est sortie en décembre Et euh, le morceau qu'on va écouter Phantoms Opera, il a été produit Par le DJ allemand DJ Béranson baronson je ne sais pas comment ça se prononce bref lui, il a plutôt évolué dans le milieu hip hop graffiti avant de se lancer dans la musique plutôt en milieu underground et en fait son truc c'est beaucoup d'exploration beaucoup ne pas se limiter à un genre précis et trop comme nous et voilà exactement on a ça en commun et, euh, et voilà et je t'avoue que ce morceau là je le kiffe pas mal et j'arrête pas de l'écouter euh, en, ce, en moment. ce moment voilà le matin généralement et voilà c'est je trouve que c'est parfait euh, pour euh, aller au taf Bref, DJ Branson avec le morceau Phantoms Opéra. C'était DJ Berenson avec phantoms Opéra ou DJ Berenson, je me dis allemand, ça doit se prononcer comme ça. Sans doute, sans doute. Voilà, t'as vu, ça met quand même un peu la patate, même si c'est doux. Ouais, non, non, c'est chouette. Hein. Après, c'est vrai que le, ce côté drum and bass est toujours euh, agréable à nos petites oreilles. Oui. On part sur un style complètement différent oui. avec Hayden Besswood. C'est le projet solo de Quentin Legorek, qui est originaire de Saint-Nazaire. Dans l'introduction, je l'avais présenté, un peu comme l'Andy ah oui. Chauffe de Saint-Nazaire. Et donc c'est un jeune artiste français qui euh, s'est fait connaître de, par la, le folk au départ, où il a fait du folk à, à Saint-Nazaire, il a fait différentes compositions, puis après il s'est installé à Nantes où il a rencontré euh, d'autres musiciens, d'autres groupes, où il a pu toucher à l'expérimentation en studio, euh, à d'autres instruments, mais également au, mat au matériel vintage. Et là, en bidouillant tout ça, bah, il, il, euh, il son, son, son genre musical, son style s'est développé en allant... Euh, un peu plus vers le, des textures psychédéliques euh, et également beaucoup de do it yourself et donc il s'est mis à enregistrer euh, tout seul de, de son côté avec différents instruments pour arriver à ce projet qui s'appelle Color and Vow qui est sorti chez Requiem for a Twister et Modular Records et ma foi c'est très très cool quand je le qualifie d'Andy Chauff de Saint-Nazaire, je le pense vraiment puisqu'Andy ouais il est très très fort on va écouter deux morceaux Spin Out et et déjà vu de Hayden Beswood et on va se quitter sur ces deux morceaux. Et moi j'ai une petite question Requiem pour un Twister, c'est pas fini Non non, c'est pas fini. OK. C'est pas fini, il existe encore. Très bien. Spin out est déjà vu de Hayden Beswood pour cette fin de Goodbye Kevin et nous on vous dit au revoir à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.